in de le, la, la lectorie du livre Al-Adilla al-Shar'iyya Les kachfi Les kachfi al-hizbiyya ala al-mujtama'at al-islamiyya c'est écrit par le cheikh Hassan ibn Qasim al-raymi al-yamani donc euh, donc là on va commencer par le premier point parmi les points qui sont mentionnés euh, parmi les arguments des résignés pour essayer de défendre l'idée de participation euh, à la, aux élections puis à la démocratie. <coughs> Donc le chef, euh, avant de commencer à lire, qu'est-ce que le cher explique maintenant Il y a juste un petit point que je voulais rajouter par rapport au, à qu ce qu'on a lu en dernier la semaine passée à propos du mémoire de Astrolab, du groupe Astrolab. En fait, d'après ce que j'ai compris. Sur le groupe Astrolab, euh, ça fait partie des associations culturelles algériennes. Au début, c'était, ils faisaient partie du centre culturel algérien. Le centre culturel algérien, c'est vraiment laïque, hein, basé sur des trucs laïques, puis euh, nationalistes, comme euh, algériens et tout. <coughs> puis je sais pas, mais d'après ce que j'ai compris, puis d'après ce que les femmes m'ont dit, c'est que c'est des gens qui étaient euh, ensemble, puis à un moment donné, ils ont trouvé que c'était pas assez, religieux, donc ils ont dit on va faire notre propre association qui, a, qui va respecter un petit peu plus l'islam, donc en fait c'est presque les mêmes idées qui sont derrière, mais c'est juste qu'à tendance un petit peu plus islamique, islamiste plutôt, puis euh, donc c'est ça l'origine d'Astrolabe, puis euh, euh, donc euh, là qu'est-ce qui... Il y a un, le point que je voulais mentionner, c'est par rapport à l'exemple qu'il donnait, par rapport à quand il disait la communauté en trois parties. Il divise la communauté en trois catégories ceux qui sont pour le nous, qui veulent se faire un repli, un repli identitaire. Puis après, ceux qui veulent complètement s'assimiler à la société. Puis euh, le troisième, c'est soi-disant, c'est eux qui veulent, qui veulent être équilibrés, c'est-à-dire qu'ils veulent pas nier leur identité culte, euh, québécoise, mais en même temps, qu'ils veulent garder leur identité musulmane, soi-disant, donc eux ils disent qu'ils sont la majorité, ils acceptent les valeurs québécoises, euh, la laïcité, la, la démocratie. Donc le point que je voulais mentionner là, au, au dernier cours, puis que j'ai complètement oublié de mentionner, c'était par rapport justement à l'idée qu'ils ont du fait que de, de faire un repli identitaire, ça va amener à une ghettoisation de, de la communauté musulmane, et puis je voulais répondre justement à cette prétention-là. Euh, comme j'avais expliqué que leur mémoire c'est presque le même que celui de présence musulmane, il eh y a un petit, euh, un petit truc qui est encore plus bizarre hein, que ça, c'est que, ça, que euh, si vous écoutez les paroles de Tarek Ramadan justement sur tous ces sujets-là dont on, on entend parler dans ces mémoires qui ont été écrits et composés par ces associations-là ici au Québec. Eh bien, on retrouve que c'est, on, on remarque que c'est exactement le même discours que le discours de Tarek Ramadan. Donc, c'est comme si on dirait que euh, ils ont copié ce discours-là, ou bien ils ont élaboré leur leur euh, discours euh, en se basant sur les idées de Tarek Ramadan. Ok Et c'est c'est ça qui est un petit peu surprenant, mais en fait, c'est peut-être pas surprenant en fait parce qu'en réalité, c'est exactement ça qui qui se passe puisque sont ils sont quand même reliés. Euh, ouais, donc, par, par exemple, à la page 30, ils disent enfin, ils dans leur mémoire, une telle législation, on parle de certaines législations, par exemple, qui pourraient être euh, adoptées, euh, par rapport à certains, euh, ils disent, euh, une telle législation pourrait, par ailleurs, renforcer la première posture identitaire que nous avons présentée dans la partie sur la communauté musulmane. Cette posture qui s'accommode des discours binaires et qui promeut un repli identitaire ghettoisant verrait volontiers dans un durcissement de la Loi les preuves incontestables de la justesse de son orientation. Si une telle éventualité devait avoir lieu, elle rendrait encore plus difficile le travail de la majorité des associations musulmanes du Québec, car cette action associative, force plutôt à encourager la participation citoyenne des musulmans et des musulmanes du Québec. Dans ce sens, il est important de comprendre que le meilleur allié du repli identitaire, c'est l'idéologie de la peur qui justifierait la promulgation des lois liberticides visant principalement les musulmans. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire à propos de cette citation-là ou de ce paragraphe-là en fait, c'est que d'après ce qu'ils essaient d'expliquer maintenant, c'est que Euh, Annie, si le Québec par exemple, si le Québec faisait des lois qui sont euh, dures et qui interdisaient par exemple le fait que la femme se voile au travail, des trucs comme ça, que ça, ça euh, ferait en, en, en sorte de, de, de renforcer le, le, le discours d'une partie de la communauté musulmane qui euh, prône ou qui promeut un repli identitaire et ils essaient de dire que un repli, le repli identitaire, ça veut dire une ghettoisation, d'accord Et déjà sur ces termes-là, on voit qu'il euh, y a une totale euh, incompréhension de la part de ces, de ces associations musulmanes-là. C'est que premièrement, euh, nous on est, on est musulmans, notre religion c'est l'islam et notre devoir en tant que musulmans c'est d'appeler Au Coran et d'appeler à la Sunna du Prophète wa sallam, et de ramener les gens à la Aqidah des Salaf Salih selon, et d'appeler les musulmans à suivre ce manhadj également. D'accord Et donc, euh, d'appliquer l'islam dans toute sa signification, dans les paroles, dans les actions, dans la croyance. Et donc, euh, également, ça implique, bien entendu, qu'on ramène les musulmans ensemble en se basant sur l'islam et en les ramenant sur les bases de l'islam. Et ça, ça implique bien entendu euh, qu'ils, que les musulmans apprennent à aimer euh, l'islam et à aimer s'identifier à l'islam et à être fiers de leur religion et en même temps euh, de se distinguer justement euh, de ceux qui ne sont pas musulmans. Et ça, lorsque les musulmans ont bien compris ça et qu'ils ont bien appris leur religion et qu'ils se sont sentis fiers d'être ce qu'ils sont et qu'ils s'identifient comme tels, eh bien ça fait en sorte que bien entendu ils s'aiment entre eux en Allah subhanahu wa ta'ala et ils aiment être les uns près des autres et ils aiment vivre ensemble. Hein. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui c'est que les musulmans ne s'aiment pas tous les uns les autres et ils n'aiment pas toujours vivre justement ensemble et parfois même on remarque qu'au contraire même certains musulmans s'éloignent des autres musulmans et essaient justement de ne pas se faire identifier aux musulmans et essaie justement de s'éloigner de, des endroits où vivent les autres musulmans, et une des grandes raisons à cause de ça, une des grosses raisons par rapport à ça, c'est qu'ils ne, qu ne sont pas unis entre eux par rapport aux principes et aux fondements de l'Islam ou aux principes de l'Islam et qu'ils ne s'aiment pas nécessairement uniquement pour Allah, mais bien entendu, <coughs> malheureusement, c'est pour des choses économiques ou des liens euh, ethniques ou des nationalités ou des choses matérielles. Ça c'est un. Et qu'est-ce qui fait en sorte que les gens s'éloignent les uns des autres C'est justement à cause de ça, c'est que les gens qui ne se pas pour l'islam, donc ils s'unissent souvent sur des choses haram et sur des péchés. Et une des punitions qui, revient, qui vient par la suite du fait que les gens s'unissent sur le péché, c'est que qu'Allah met la haine entre leurs cœurs par la suite. Il met la, la, la, la discorde entre eux. Et entre leurs cœurs. Et donc, au lieu d'essayer de se rapprocher des uns des autres et à aimer et aimer être, aimer être les uns avec les autres, au contraire, ils vont commencer à s'enfuir les uns des autres à cause de la honte qu'ils ont justement des péchés qu'ils font et à cause justement de la peur de la critique et de la réprimande qui va qui va s'en suivre qui va s'en Donc, ça c'est de un. Deuxièmement, en plus de ça, qu'est-ce qui est incorrect dans cette idée là? C'est l'idée de ghettoisation. C'est que c'est pas parce que les musulmans vont commencer à vivre ensemble et à se rapprocher les uns des autres qu'ils vont être qu est ce qu'on appelle un ghetto. Parce qu'un ghetto, premièrement, on trouve ça en principe chez les juifs ou chez les gens qui sont renfermés sur eux-mêmes et qui ne sont pas ouverts sur le monde. Ça, c'est pourquoi on retrouve ça en particulier chez les juifs parce que c'est des gens qui n'ont pas un, un principe comme dans l'islam par exemple de la da'wah. Donc, on retrouve pas l'idée dans le judaïsme, par exemple, qu'il faut propager l'islam. Euh, vous savez, pour les juifs, ils n'ont pas à propager le judaïsme et inviter les gens qui ne sont pas juifs à devenir juifs euh, ou à, à accepter de croire en leur religion. Donc, il n'y a pas d'invitation de, de, de, de la part de la communauté juive. Et pour être juif, bien entendu, principalement, il faut que ta mère soit juive. Donc, c'est un truc qui est basé sur une nation, une nissanat, rien à voir avec une foi ou une croyance nécessairement, puisqu'il y a même des juifs, euh, qui ne croient pas en Dieu, malgré tout, ils sont acceptés comme étant des juifs dans la communauté juive. D'accord? Donc, c'est pour dire. Tandis que pour l'islam, pour les musulmans, c'est pas du tout la même chose. Un chinois, un grec, un italien, un, un, un kabyle, un, un arabe, un, un, un africain, noir, n'importe quelle origine, un euh, Québécois, blanc ou, ou n'importe quelle origine, ça ne dérange pas. Du moment qu'il a accepté de croire en l'air, il a dit Allah, Muhammad Rasulullah, il est un frère. Il est considéré comme étant un frère avec tous les autres musulmans. Et il n'y a plus de distinction entre lui et les autres musulmans. Donc, non seulement ça, c'est que l'islam nous invite et nous incite à inviter tout le monde, parmi tous les peuples, toutes les langues, tous les races, tous les ethnies, à, à croire en Une seule croyance et à adorer un Dieu unique et à se soumettre à notre Créateur. Donc, déjà, il y a une autre façon de voir la vie, une autre façon de voir le monde. D'accord C'est en se basant sur, bien entendu, la Dawa et le fait d'inviter les peuples de toute origine, de toute langue, de toute euh, culture, d'accepter l'islam. Donc, il ne peut pas y avoir une, une, une ghettoisation dans ce sens-là. Parce qu'au contraire, non seulement on est là, non seulement on on vit avec les gens, mais en plus de ça, on invite les gens à accepter les principes que Allah a révélés pour l'humanité. Donc il n'y a pas de ghettoisation possible. De notre côté, ces gens-là qui se prétendent soi-disant ouverts à la société québécoise et qui disent qu'ils veulent encourager une participation citoyenne des, des musulmans au Québec, on voit que ce, que ce sont eux plutôt qui sont en train d'amener, Euh, les musulmans à faire une ghettoisation parce que leur seule participation, comme par soi-disant quand ils parlent de participation, c'est uniquement quand ça a rapport avec les élections et la politique et, et la démocratie et les lois. C'est uniquement de ces choses-là qu'ils parlent. Ils ne parlent jamais de tawah, ils ne parlent jamais de rapide, ils ne parlent jamais de tauxi, ils ne parlent jamais de sunna. La seule chose qu'ils sont en train de dire c'est il faut participer à la société, il faut participer aux élections, il faut participer à la démocratie, il faut être d'accord avec la laïcité. Donc, on dirait que leur discours s'adresse uniquement à les, aux questions politiques et aux questions économiques de la communauté. En ce qui concerne la croyance et la religion, ça, ça ne les regarde presque jamais et ils n'en parlent presque jamais non plus. Donc, Ces gens-là, ils insistent beaucoup pour que les musulmans soient unis en tant que ethnie ou groupe culturel, mais euh, jamais sur la question de la, euh, jamais en se réunissant uniquement sur la foi, principalement sur la foi. C'est pour ça que lorsqu'ils parlent des musulmans, ils disent toujours les, les québécois ou les arabes ou les maghrébins, et en dernier on dit musulmans ou de foi ou de confession musulmane en dernier. Mais pour eux qu'est-ce qui est plus important c'est le groupe ethnique ou la nationalité ou la communauté euh, culturelle. Donc c'est pour dire la priorité pour eux c'est pas la religion, c'est secondaire pour eux la religion. Donc qu'est-ce qu'ils amènent ces gens-là Ils amènent un repli identitaire et une ghettoisation basée sur une ethnie ou sur une culture et non pas de se réunir autour d'une foi et d'une croyance. Et donc ça c'est beaucoup plus dangereux et en fait c'est ça le vrai danger. Qui va faire en sorte que les musulmans vont couler et euh, tomber justement dans euh, l'assimilation à, à la langue petit à petit, justement qu'ils vont perdre leur identité. Non seulement leur identité culturelle, hein, ça c'est sûr, euh, ça, ça va fondre après quelques quelques années, peut-être quelques décennies, leurs enfants vont parler vont parler comme l'accent des gens d'ici, puis ils vont vivre comme ici, et ils vont même plus penser ou croire comme selon leur, euh, les gens de leur pays d'origine, mais Ils vont également, malheureusement, perdre leur arida et perdre leur euh, pratique religieuse petit à petit aussi avec les avec les euh, les, les décennies qui vont passer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué en France et ça commence ici aussi. Donc ça, c'est des exemples et euh, donc c'est pour ça que c'est important de faire comprendre que ces gens-là, ils, ils accusent certains, certaines catégories ou certaines parties de la communauté des musulmans qui vivent ici de soi-disant appeler à une ghettoisation, puis à un discours binaire et d'appeler à un repli identitaire, alors que c'est eux qui sont en train de faire ça et ils prétendent que c'est le contraire. Donc ça c'est grave. Et en ce qui concerne le discours di binaire, eh ben c'est vrai que dans l'Islam, Allah Ta'ala, il nous a ordonné de distinguer entre l'Iman et le Kufr, la foi et la mécréance, et de distinguer entre le ou Hein, le shirk et euh, l'association avec Allah dans l'adoration et l'unicité dans l'adoration d'Allah, C'est c'est deux choses qui s'opposent, les le monothèsques et l'idolâtrie. Ensuite il nous a aussi fait distinguer entre ce qui est sunnah et veda'a. Et donc tout ça c'est des choses qui nous font comprendre qu'il faut justement distinguer entre ces choses-là et par rapport aux individus qui… Euh, Euh, s'identifie à, à ces façons de croire ou à ces façons de vivre-là, il faut distinguer également entre les hommes et juger entre les hommes selon nos principes, selon nos, nos fondements, selon notre akhida, et c'est quelque chose qui est obligatoire pour nous en tant que croyants en Islam, puisque c'est ordonné par Allah dans le Coran et par le Prophète alayhi wa sallam, dans la Sunna. et donc il n'y a rien de mal à avoir un discours binaire, et contrairement à ces gens-là qui disent qu'ils appellent à un « nous » inclusifs, comme par exemple Présence musulmane et même aussi Astrolabe et les autres euh, organisations de cette tendance, ils disent, il ne faut pas, quand on dit, quand on dit nous, il ne faut pas distinguer avec les non-musulmans et les musulmans, il faut, il faut dire nous et que ça inclut nous, tout le monde, nous les musulmans et les non-musulmans en même temps, donc ils disent pour un nous exclusif, et ils critiquent ceux qui disent nous et eux, donc ils ne veulent pas qu'on se fasse distinguer par rapport à notre croyance euh, en l'islam et ça déjà ça c'est grave parce que c'est contraire bien entendu à notre façon de comprendre Al-Wala ou Al-Bara et ainsi de suite et la, de, de s'allier de désavouer des gens par rapport à la croyance euh, donc ça c'est en gros qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet là puis euh, aussi euh, quand ils disent notre plus notre meilleur allié bon ils, ils parlent des associations musulmanes au Québec Et ils disent que euh, le mouvement associatif ou l'action associative au Québec encourage la participation citoyenne des euh, musulmans et des musulmanes. Ça, c'est peut-être qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu -ce qu dire là-dedans. C'est le fait qu'ils font rentrer les, les, les représentants ou les candidats aux élections dans les mosquées, soi-disant pour dire aux gens, votez pour celui-ci, votez pour, ce, pour celle-là. Puis, peut-être à la longue, je ne sais pas, c'est quoi leur intention ou leur but en faisant ça. Mais c'est que probablement, ils pensent que ça va leur donner un poids. Dans le Parlement, puis par la suite, ils vont pouvoir faire passer des lois selon leurs leur buts et leur, leurs objectifs. Mais, bien entendu, il n'y a pas de doute que cette méthode-là, elle est incorrecte. Et contraire à la Sunna, contraire au Coran, et c'est ça ce qu'on est en train d'expliquer dans, dans ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, là, maintenant, qu maintenant que j'ai répondu à ce point-là, juste, euh, c'était juste pour faire comprendre, en fait, que quand on appelle les musulmans à s'identifier à, à, à, à leur religion et à se distinguer des forts dans leur apparence et dans leur façon de penser, dans leur façon de parler, dans leur façon de vivre, ça ne veut pas dire qu'on appelle euh, nécessairement les musulmans à se renfermer sur eux-mêmes. Au contraire, ça, ça va amener les musulmans justement à prendre une plus grande conscience de qui ils sont, de se connaître eux-mêmes par rapport à leur croyance, par rapport à leur foi, par rapport à leur créateur et par la suite d'être capable de mieux se présenter justement vers les autres qui sont pas musulmans et de leur faire comprendre justement qu'est-ce que c'est l'islam, à quoi on est en train d'appeler l'humanité et justement de faire une meilleure euh, présentation et propagation de la et de l'islam et non pas de se présenter uniquement comme étant membre d'une communauté culturelle en disant par exemple oui euh, je suis un tel je suis maghrébin je mange du couscous et puis c'est ça mon identité, ça c'est bien beau mais ce n'est pas ça qui va faire entrer quelqu'un au paradis, au jugement dernier. Donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer et mettre l'importance le, le, le, sur les fondements et la base de la religion et non pas sur des, tru des trucs secondaires et des trucs qui n'ont pas d'importance au jugement dernier. Donc euh, ça c'est le point que je voulais faire, et ensuite euh, le chef il dit donc, men tel, il va parler des chubhahs. Il dit, men tel comme chubhah, ma yanit. Donc, il va mentionner et énumérer toutes les chubhahs qui sont mentionnées au sujet des, des, des élections et de la démocratie. Donc, il mentionne le premier. En al-intikhabat, ma hiya illa shura. Wa qad hassa Allahu alaiha faqal, faqala ta'ala, wa amruhum shura beynahum. اوكي، اقترحوا وجه الدلاله من الايه ا ان الايه تدل على وجوب اشراك الشعب في مساهمه في مساهمة هذا الأداء آه لانه آه جعل كل كل تدبير شؤون المجتمع يتم عن طريق التشاور الكامل بين اعضائه ب ان والتعبير في في الايه بالامر يشير بصفة واضحة إلى مقاليد السلطة في المجتمع وهذا يجعل الشوره تمتد امتدادا حتميا إلى اختيار ولي الأمر وإقامة أجهزة الدولة عن طريق التشاور السليم الأمين بين أعضاء المجتمع الإسلامي جيل لم يحدد فئة معينة تتولى هذا الأمر فلفظ بينهم في الآية يشير إلى المجتمع كله وقال تعالى وشاورهم في الأمر وجه الدلالة من الآية يأتي الخطاب الإلهي إلى خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر عندما أقام بالمدينة أول دولة إسلامية وذلك ليجعل من الشوره سنة ثابتة تستلزم بها الأجيال التالية وليقرر مبدأ الشوره في الحكم ملخص القول أن تولية رئاسة الدولة وإنابة مجلس الشوره والهيئة التشريعية يجب أن تأتينا أو أن تأتيها عن طريق الانتخاب الحر الذي يشترك فيه المجتمع بأسره Voilà, yaktassir dalika ala fi'atin donc, ce point-là, c'est, euh, le premier point, c'est leur argument qu'ils, qu'ils ramènent souvent. C'est quoi cet argument-là? Que la démocratie, c'est comme ashura. Ils essaient de faire croire aux gens que la démocratie et la shura, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce que c'est ashura en arabe? Ça veut dire la consultation cest la consultation, euh, que les, les gens vont, euh, le dirigeant, il demande le conseil et il consulte hein, des gens dans euh, les décisions qu'il prend. Et la base de ce principe, c'est vrai que ça fait partie de l'Islam ce principe, euh, toutefois ça n'a rien à voir avec la démocratie, hein, ça n'a rien à voir du tout avec la démocratie, et c'est ça ce qu'on va avoir. Bon, eux ils mentionnent le verset par exemple 38 dans le Surat Shura, dans lequel Allah il dit « wa amruhum shura baynahum » c'est-à-dire ils, ils, ils font des consultations où ils gèrent leurs affaires entre eux de, en, en, en se basant ou en utilisant qu ce qu'on appelle « Ashura » la consultation. Hein, verset 38 dans surah « Shura, euh, se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Donc ça c'est le verset qu'il mentionne. Et, Ils, comme, comment ils interprètent ce verset-là Ils interprètent ce verset-là en disant que dans le verset, il y a la preuve que euh, le dirigeant doit faire participer le peuple en entier euh, dans, dans la consultation. Et que et Allah a établi la, la, la, la consultation dans toutes les affaires de la société. Et qu'il faut faire participer donc tous les membres de la société à ce à ce à ce processus de consultation. Ça c'est uh, uh, ouais, je suis de temps. S'ils font rentrer les, les animaux, alors là, on a un problème. C'est là, parce que c'est eux la majorité, hein. Ouais, ils font les animaux, ouais. Non mais ça y est, hein, est, même juste faire entrer les, les fourmis, puis ça y est, on est fini, hein, parce qu'il y, y a plus de fourmis que d'êtres humains sur la Terre, puis si on fait entrer les bactéries, alors là, oubliez ça, hein, on, a, on a perdu tout de suite. Donc euh, ça c'est juste pour donner un exemple. Et euh, après, le B, donc ils essaient d'interpréter le verset en disant, Que euh, le, le, la façon dont Allah mentionne euh, cette, ce principe-là dans le Coran, ils disent que c'est clair que ça implique euh, que tout ce qui a rapport avec l'autorité dans la société. Hein Donc ils disent que ça, ça s'applique également à il y a une délimiter les euh, la, ça donne une limite à l'autorité. La, à dans la société et ça fait donc que, ils disent que ça fait que euh, le dirigeant doit être choisi par ce modèle-là. Ils disent qu'on il doit, doit donc se, se baser sur, sur, sur le HOA pour déterminer et pour choisir le dirigeant et pour aussi euh, établir, le, comment on appelle l'appareil gouvernemental qui va euh, diriger la société et que ça doit se faire par voie de consultation entre les membres de la société. Ça c'est une autre de leurs explications. Aussi ils disent qu'il n'y a pas de groupe spécifique qui est euh, indiqué ou déterminé dans ce verset-là, parce que ils disent que le terme « beinahum » Amrohum, Shura, Bejnahum, c'est-à-dire ils règlent leurs affaires entre eux par la Shura ou par la consultation. Donc, entre eux, ça, ça implique tous les musulmans. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de distinction entre un, par, par rapport à la société, il n'y a pas de distinction d'un groupe par rapport à un autre ou une partie par rapport au reste de la population. Ça doit être tout le monde qui doit participer. Puis, ils mentionnent ensuite L'autre verset dans Surah 159, le verset de Ali Amran, euh, Washawir Hum Fil Amr, Allah SWT ordonne au Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam de consulter les, les compagnons, c'est-à-dire de consulter les Sahaba, radiallahu anhum, euh, dans, dans la, les différentes questions. Et donc, ils disent que ce discours-là s'adresse au Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam de demander le, Le, la consultation ou le conseil dans euh, dans le commandement, et donc ils disent que, ou bien dans, dans l'affaire, dans une affaire quelconque, et donc ils disent que ça c'était euh, lorsqu'il a établi le premier état islamique à Médine, et c'était donc pour établir que la Shura c'est quelque chose d'établi, qui est ferme, qui va demeurer dans les générations qui vont suivre, et pour établir le principe de consultation dans le gouvernement ou bien dans la façon de diriger. Et donc, en résumé de tout ça, ils disent que euh, il un, le, la, le choix du dirigeant de l'État euh, doit être basé sur l'assemblée de consultation et euh, le, comité de, de légis, le comité législatif ou de législation et ils disent que ça, ça ne peut pas se faire accepter par l'élection Livre, comme ils disent la, comme on appelle le sevrage universel, et euh, ils disent que tous les membres de la société doivent participer dans ça, et c'est pas un groupe seulement en particulier qui participe, mais tout le monde. Donc euh, ça c'est tiré du livre al ahzab Siyasi, les partis politiques, page 69, 70, 71. Donc, ça, c'est juste pour expliquer c'est quoi leurs arguments, c'est quoi leurs preuves, et c'est quoi leur interprétation de cette preuve. Ça, c'est ce qu'on a fait maintenant, on a expliqué ça. Maintenant, on va répondre à cette argumentation-là, point par point. Le cheikh, il dit, « قُلْتُ وَلِلْ جَوَابِ عَنْ مَا تَقَدَمْ, you call, إِنَ هَذَا الِستَدْلال الْمَاخُوسْ مِنَ الْعِيَتَيْنِ « baطِل » وَصَاحِبُ هَذَا الِستَدْلالِ إِمَّا جَاهِل بِ الطُرْقِ الْمُتَبَعة عند السلف الصالح في التفسير وإما أنه يتجاهل ذلك ويلوي أعناق النصوص لتوافق هواه وتغريرا بالدهماء السدج من العامة والبلهاء أما أهل العلم وطلبته فلا تنطلي عليهم بحمد الله مثل هذه التلبسات من مرضى القلوب ذلك انهم بفضل الله من الله تعالى بفضل من الله تعالى قد تنوروا بنور الكتاب والسنة وفهم السلف لهما ففهموا معنى الآيات على وفق ما فهمها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بخلاف أهل البدع فإنهم قدموا عقولهم وعواطفهم في فهم القرآن والسنة A la fahmi salafi al-salih lahuma fa'dallu wa abdallu kathira. Donc, le cheikh, il explique que, cette, euh, voici la réponse à ce qu'on vient de mentionner. C'est que cette argumentation-là, qui, qui est tirée des deux versets mentionnés, c'est une argumentation qui est totalement fausse. Et la personne qui se base sur, cette, sur ce genre d'argumentation, Pour essayer de prouver ce qu'il dit, soit que c'est un ignorant, complètement ignorant des des principes suivis par les salafs salichs dans le tafsir, c'est-à-dire ils ignorent la façon d'interpréter le Coran selon la méthode des salafs salichs, ou bien qu'il fait semblant d'être ignorant hein, alors qu'il sait très bien et il essaie de déformer le sens des textes hein, selon ses passions pour tromper les gens euh, euh, naïfs et les faits d'esprit également les gens ordinaires qui ne savent pas. Donc ils essaient de les tromper. Ça, c'est deux possibilités. Soit c'est des ignorants, ou soit c'est des gens qui font semblant d'ignorer pour égarer les gens. Mais Le chers de mesdames, en ce qui concerne les gens de science, les savants de l'islam et les gens qui cherchent la science, parmi les gens qui suivent la voie des salaf, salafis, alors eux, alhamdulillah, l'âme de Allah, ils ne peuvent pas être trompés par ce genre de styl des sat comme on dit talbisat c'est comme on a expliqué le, dans les cours passés, on a dit talbis c'est quoi C'est que tu prends le faux, puis tu l'enveloppes avec quelque chose de vrai, pour faire croire aux gens qu'est-ce qu que tu leur donnes c'est vrai. Mais c'est ce qu'on appelle talbis parce que tu l'abisse, tu fais montrer, la, tu, tu enveloppes, tu recouvres, tu habilles le mensonge de quelque chose qui a une apparence vraie. Et donc les gens, ils l'acceptent, ils pensent que c'est la vérité, mais ils, ils, ils ignorent qu'à l'intérieur de, ce, de, ce, de cette vérité apparente il y a des mensonges qui sont cachés à l'intérieur. Donc ça, c'est euh, l'attitude la, malhonnête de ces, ces gens-là. Donc, donc euh, les salafis youns et les, les tulab-al'in parmi les salafis et les ulama, ils ne peuvent pas être trompés par ce genre de, de talbissat de la part des gens qui ont un cœur malade, parce que par la grâce d'Allah, ils ont été illuminés par la lumière du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire leur cœur est rempli de la lumière qui vient de la, du Coran et de la Sunna, de la lumière du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs salihs, c'est-à-dire des pieux prédécesseurs, comme par exemple les Sahaba et les tabi'in, et les tabi'in tabi comment ils ont eux compris les versets de, de, du Coran et les paroles du Professeur et comment ils les ont appliquées, hein. et donc de cette façon-là, ils sont sauvés de cet égarement-là, contrairement aux gens de Bid'a, parce que les gens de Bid'a, ils se sont égarés, de, pourquoi Parce qu'ils ont mis au devant leurs raisons et leurs passions et leurs sentiments. Au-dessus, euh, ils ont mis ça par-dessus la, la connaissance et la compréhension des talifs, et donc ils ont essayé d'interpréter et de comprendre le Coran selon leur passion. Et ils se sont donc égarés à cause de ça. Donc ils se sont égarés à cause de ça. Le Cheikh ibn Aurad ibn Kathirin, « Rahimahullah ta'ala, fi mukaddimati tafsiri, »« Ahsana turkit tafsir », و خلاصة ما قال, « Fain » قال قائل, « Fana akhsana turkit tafsir », الجواب ان اصح الطرق في ذلك ان يفسر القران بالقران فما اجمل في مكان فانه قد فسر في موضع اخر فان اعياك ذلك فعليك بالسنه فانها شارحه للقرآن وموضحه له فاذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنه رجعنا في ذلك الى اقوال الصحابه فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم فإن لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم يرجع في ذلك أو يرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب وأقوال الصحابة في ذلك فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام Fahraam. Donc, Fahraam. Donc, le chef dit que l'imam ibn Kathir, celui qui a écrit le tafsir qu'on appelle le tafsir al-Qur'an al-Azim, tafsir ibn Kathir, qui est très is qui était un des, un des élèves de imam ibn Taymiyyah rachimahullah ibn Kathir, il dit dans son tafsir, dans l'introduction, que la meilleure façon d'interpréter le Qur'an, c'est la façon suivante. Il dit, si on vous demande comment, quel, si on vous demande quelle est la meilleure méthode pour interpréter le Coran, voici la réponse. Il dit la meilleure et la plus correcte parmi les façons pour interpréter le Coran, c'est d'interpréter, c'est de savoir premièrement que le Coran s'explique lui-même. Donc il y a des versets qui sont dans un endroit qui sont plus, euh, disons, mentionnés de façon plus générale qui sont clarifiés dans d'autres endroits dans le Coran. Okay? Et euh, donc, si cette façon-là c'est pas possible, c'est-à-dire si tu trouves pas, s'il y a un verset qui n'est pas expliqué par un autre verset, et que tu n'arrives pas à faire le tafé du Coran par le Coran, alors dans ce cas-là, retourne à la Sunnah, parce que la sunnah, elle est une explication du Coran et elle clarifie la signification du Coran, et si tu ne trouves pas een tafsir voor de Quran dans la Sunnah, hein, niet in de Quran, niet in de Sunnah, alors dans ce cas-là, retourne paroles des Sahaba. Retourne aux paroles des Sahaba parce que les Sahaba ont une meilleure connaissance de l'Islam et du Quran, euh, justement parce qu'ils ont été témoins des, des, de aspects et des principes qui sont au verset. D'accord? Donc, c'est pas comme si, c'est pas comme si par exemple, quelqu'un qui entend la révélation du Quran aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui entend un verset de Quran aujourd'hui, il l'entend, il va comprendre peut-être le sens par rapport à, euh, la signification en arabe, mais c'est pas du tout la même chose que celui qui était présent au moment où le verset était révélé, et qui a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, euh, appliquer ce verset-là dans sa vie de façon pratique hein, et concrète, donc il a été témoin, le sahabi, le, le voyant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été témoin de la révélation, et il sait dans quelles circonstances, en quel lieu, pour quelles raisons, à quel, à quel moment, donc c'est beaucoup plus clair pour lui, la compréhension globale du verset et l'application de ce verset-là. Et donc, il a, un, un, il a donc il est privilégié, le Sahabi justement à cause de cette raison-là. C'est une des raisons qui montre le mérite des Sahaba euh, par rapport aux, aux gens qui sont venus par la suite. Donc le cheikh, il dit euh, que les Sahaba ont une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de la sunna et euh, de, du Coran à cause justement du fait qu'ils étaient présents, qu ils connaissent les situations parce que souvent des fois il y a des versets qui sont réglés à leur sujet aussi en plus hein, et également parce qu'ils ont une compréhension beaucoup plus complète, beaucoup plus globale de la révélation et leur connaissance est beaucoup plus authentique et leur application également, leurs actions, on sait qu'ils ont ils ont appliqué la religion avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté et beaucoup de de, de piété. Donc, leur niveau de foi et de piété est beaucoup plus haut et beaucoup plus grand que ceux qui sont venus par la suite, et en particulier ceux d'entre eux qui faisaient partie des savants et qui faisaient partie des grands parmi les Sahaba, bien sûr. Et euh, donc, tout ça, ça montre le mérite et le privilège qu'ont les Sahaba sur le reste des musulmans. Et. Euh, Donc, à ce point, à ce point de vue-là, ça prouve que la parole des Sahaba peut être utilisée comme une source d'interprétation lorsqu'on ne trouve pas d'explication d'un verset dans, un, dans, dans le Coran ou dans, dans un hadith, dans la Sunnah. On retourne à la parole des, des Sahaba. Ensuite, le shaykh il dit, « Et si tu ne trouves pas, ni dans le Coran, ni dans la Sunnah, ni dans l'exemple dans, dans des Sahaba, alors dans ce cas-là, tu retournes. » Comme la plus, beaucoup des imams de l'islam retournent euh, dans ces cas-là aux paroles des tabi'ines. Aux paroles des tabi'ines. Qui sont les tabi'ines Les tabi'ines sont les élèves des sahaba. Ce sont les gens qui ont étudié avec les sahaba et qui ont vu les sahaba, qui ont cru en l'islam, qui, qui ont vu les sahaba et qui ont étudié avec eux l'islam. Donc ceux-là, quand ils ont des désaccords sur un verset ou quelque chose, ils retournent euh, souvent aux paroles des tabi'in. Et si euh, il y a un désaccord entre les tabéines sur un verset, dans ce cas-là, ils ne considèrent pas que la parole d'un d'entre eux, euh, ils ne considèrent pas la parole d'un des tabéines comme étant une preuve contre la parole d'un autre tabi'in, parce que bien entendu, ils ne sont pas au même degré, au même niveau que les que les sahaba. Les sont en dessous par rapport à ce ce plan-là, ils ne sont pas considérés au même niveau que les Sahaba. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre la parole, leur parole comme étant une preuve euh, absolue. Toutefois, ça peut aider à comprendre. Hein, et dans le cas de divergence entre eux, on retourne à la langue du Coran et à la langue de la Sunna. Et ou bien en général, à la langue arabe classique de l'époque. Et aux paroles des Sahaba qui expliquent. Euh, des choses linguistiques euh, par rapport à la signification du Coran euh, ou par rapport à la Sunna et le Sheikh il dit en dernier et que le, on n'a pas le droit de faire une interprétation du Coran selon notre opinion qu'est-ce qu'on appelle tafsir zawi de faire le tafsir en se basant sur nos nos points de vue ou nos opinions ça c'est haram donc ça c'est tiré du tafsir de l'Imam Bukhari Et ça, ça donc, ça nous aide beaucoup à comprendre la question d'interprétation, parce que ça c'est l'argument numéro un que vous allez retrouver quand vous parlez avec des gens de nos jours, quand on leur parle de questions religieuses, euh, la première chose qu'ils disent, ah oh ouais mais la religion, euh, tout le monde l'a interprétée, tout le monde peut l'interpréter de, de différentes manières, et donc euh, ça, ça veut dire qu'on euh, ne peut pas savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai puisque c'est des interprétations soi-disant, soit et la réponse à ça bien sûr, c'est l'exemple de l'Imam Boukassir, qu'est-ce qu'il vient d'expliquer comme principe, c'est que c'est vrai que euh, il y a des interprétations, parce qu'il y a des versets qui ont besoin d'être interprétés, quand ils ne sont pas euh, interprétés clairement dans le Coran, ils sont interprétés par la Sunna, sinon ils sont interprétés par les paroles des Sahaba. et sinon on peut aller voir dans les paroles des Tabi'in. sinon on retourne à la langue arabe classique, la langue du Coran, la langue de la Sunna, puis ensuite la langue en général, qui est l'arabe classique. Puis ça, ça nous aide à comprendre le Coran, et c'est ça la méthode à suivre. Tandis que les gens qui veulent essayer d'interpréter le Coran interpréter le selon leurs propres idées, selon leur propre, leur propre compréhension aujourd'hui, sans se référer aux principes qu'on a mentionnés, c'est normal, et c'est sûr qu'ils vont interpréter la, la religion de n'importe quelle façon, mais en réalité, c'est pas une interprétation ce qu'ils font. C'est une déformation hein, de la religion. Et il faut faire la distinction entre l'interprétation le tafsir qui est valable et la déformation de la réalité qui, vient de, qui, qui est dans la révélation. Et euh, souvent, c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Ils ne font pas de distinction entre les deux. Donc, le Sheikh Zaydul Toub, al al وما ضل من ضل من اهل الاهواء والبدع في السابق واللاحق الا بسبب الابتعاد عن هذا المنهج القويم والاعتماد على محض الراي الفاسد فنتج عن ذلك سماع مثل هذه التفسيرات التي لم تعرف عن سلفنا الصالح من ان الانتخابات البدعيه هي هي نفسها الشورى الاسلاميه Wala hawla wala kuwwata illa billah Donc le sheikh dit, regarde Le sheikh Hassan ibn Qasim Arraymi il dit, regarde mon frère Qui lit ce livre hein? Regarde cette, cette balance Incroyable que l'imam ibn Qasir Est en train de nous montrer Dans la façon dont on doit agir Envers le Coran Envers le, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala Et tous ceux qui se sont égarés, parmi ceux qui se sont égarés, parmi les gens de l'idra, dans le passé comme aujourd'hui, ils ne se sont égarés qu'à cause du fait qu'ils se sont éloignés de cette voie qui est droite, et qu'ils se sont éloignés de, de cette voie-là pour se baser uniquement sur leurs opinions hein, et leurs idées qui sont incorrectes et qui sont corrompues. Et le résultat de ça, la conclusion de ça, ça a été quoi Ça a été le fait que, on entend ce genre d'interprétation fausse, hein, qui, qui n'a été, qui n'a jamais été connue par les salafs de, de notre Umma, par les prédécesseurs, de ceux qui disent aujourd'hui que les élections sont des choses qui font partie de la Shura. Ouais, ok. Donc, le Cheikh Rézé, on entend aujourd'hui ce genre d'idées que les salafs n'ont jamais connues. C'est que là, ils disent que les innovations des, innovation des, des élections, ça fait partie de la Choura islamique. Donc, wala ha, la la Donc, ça, c'est pour expliquer, en fait, c'est comme une sorte d'introduction que le chef est en train de faire pour nous faire comprendre que déjà en partant, il y a un manhaj à suivre pour comprendre le Coran. On peut pas prendre, quelqu'un ne peut pas juste arriver, par exemple, ouvrez le Coran, puis commencez à essayer d'interpréter les versets selon ses opinions pour faire accepter aux gens des principes d'aujourd'hui, puisque ces principes-là n'ont rien à voir avec euh, qu ce qui est mentionné dans le verset et dans le Coran. Et euh, surtout si les, principes de la, de, ou les idées ou les principes qui sont vécues dans ce système-là que ces gens-là essaient de défendre, au nom de l'islam, ont des fondements qui sont en contradiction avec les enseignements même de base de l'islam. Donc ça, ça, ça c'est des choses qu'on a expliquées déjà. Mais c'est juste pour, euh, pour rappeler, pour mentionner, pour clarifier. Qu'est-ce qui va suivre C'est qu'il faut suivre les principes de tafsir pour comprendre et pour expliquer le Quran. On ne peut pas suivre de n'importe quelle façon. Puis il y a, y a une chose que ces gens-là mentionnent aujourd'hui, c'est que Ils essaient d'utiliser des arguments comme par exemple, il faut retourner au maqasid, les, les objectifs de la charia, les buts de la charia. Et parmi donc il le, la charia elle a des objectifs hein, qui sont établis, et donc euh, parmi les objectifs de la charia, il y a telle ou telle ou telle ou telle chose. Et donc la façon dont ils parlent parfois, c'est que c'est pas ce n'est pas le moyen qui nous amène à cet objectif-là qui est important, mais c'est l'objectif lui-même. Et donc, bien entendu, ça veut dire qu'il justifie tous les moyens pour arriver à l'objectif du moment que c'est un bon objectif, et ouais, l'esprit de la Loi, hein, les buts de la Loi, les, les objectifs de la Loi, tout ça c'est des façons de philosopher avec la religion pour essayer d'amener les gens à suivre n'importe quelle méthode هو الجواب أن يقال هذا من سلفك في تفسيرك هذا أن من ان الشورى الاسلاميه في هاتين الايتين هي الانتخابات البدائيه فان قلت هم العلماء قلنا لك فمينا هؤلاء العلماء فان كانوا من علماء السنه الثلاثين فلا حجه لك لانك على ايات من ذلك وان كانوا من علماء البدعه والضلاله وهم بلا ريب فايضا لا حجه لك ذلك ان اهل البدع يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقولون على الله بلا علم ويحملون نصوص الكتاب والسنه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 Dans cette idée que, ou dans cette interprétation que la Shura islamique, euh, c'est les élections et euh, la démocratie. Qui vous a précédé dans l'interprétation de ces deux versets-là en disant cette chose-là Dans quel livre Est-ce que c'est dans le tafsir des Salaf Que ce soit euh, tafsir al-Tabari ou tafsir al-Qurtubi, tafsir al-Nuqadir ou tafsir al-Shoukani ou tafsir al-Zahraoui dans quel imam parmi les imams de l'islam on retrouve cette interprétation là et la réponse c'est qu'on le retrouve nulle part bien sûr et donc c'est ça ce que le cheikh dit si disent s'ils restent ils perçoivent quand même et qu'ils veulent vraiment ils veulent absolument répondre et qu'ils disent euh, que ce sont les ulama alors demandez-leur nommez-nous qui sont ces ulama nommez-nous qui sont ces ulama Et le Cheikh, il dit, donc, s'il nomme des noms de ulama qui sont salafiïnes, alors le Cheikh, il dit, ils n'ont pas de preuves dans ce cas-là, puisqu'ils n'en trouveront jamais des savants salafiïnes qui ont défendu cet idée-là, ou cette, qui ont interprété ces versets-là de cette façon. Mais sinon, si ce sont parmi des ulama de la Béda et de l'égarement, Et il n'y a pas de doute que ce soit de ces gens-là, de cette catégorie-là. Alors, il n'y a pas de doute qu'ils n'ont pas d'argument dans ce cas-là. Puisque les gens de Béthara, parmi leur voix et parmi leur attitude, c'est qu'ils déforment le sens de la parole ou le sens des textes hein, du Coran et de la Sunna. Ils les déforment en dehors ils les déforment et qu'ils les font changer de sens. Hein, ils les déforment et les mettent en dehors de leur, de leur contexte pour essayer de parler à propos d'Allah sans aucun savoir, et ils essaient de mettre sur le Coran et la Sunna des choses qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna. Alors comment pouvons-nous? Nous pourrions-nous nous baser sur des paroles de, ces, de ce genre de personnes ou de ce genre de savants qui agissent de cette façon-là, des gens qui déforment la parole des, des, du Coran et de la Sunna pour suivre leur passion. Donc, Euh, ça c'est un point important, c'est que souvent tu retrouves par exemple dans des discussions, dans des forums euh, francophones, ou bien dans des sites internet, des gens qui vont débattre sur différentes questions en ce qui concerne différentes choses aujourd'hui, comme par exemple la démocratie. Et quand tu demandes à ces gens-là qui a dit que ces choses-là sont permises parmi les savants, et bien entendu ils vont toujours essayer de ramener quelqu'un qui va essayer de justifier euh, les paroles. Et pour certains, tout le monde est pareil, hein. il n'y a pas de distinction entre qui est sur la Sunna ou qui n'est pas sur la Sunna. Quand c'est question de défendre leur, leur, op, leurs opinions, ils vont prendre les paroles de quiconque et en accord avec ce qu'ils veulent défendre, même si la personne qui ramène cet argument-là, euh, ou cette parole-là, est… Euh, yani sur une voie qui est en contradiction avec la somme ils vont le mentionner juste parce que c'est en accord avec leur position. Même si l'argument même de la personne qui essaie de défendre cette idée-là, elle est complètement euh, infondée, est complètement fausse au contraire à la vérité. Et euh, c'est malheureux en fait pour eux, puisque ils se battent sur des choses qui n'ont aucun poids dans la balance de la vérité, pour défendre des choses التي <تصفيق> الشيخ قال وقد قال ابن القيم في معرض رده على من يؤول صفه الاستواء بالاستيلاء ان هذا التفسير لكلام الله بالرأي المجرد بالراي المجرد الذي لم يذهب اليه صاحب ولا تابع ولا قال dus eens, regardez Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ici le cheikh mentionne les paroles de Imam Ibn al-Qayyim al al-Jawziyya dans son livre Iftihar al-Tawa'if al-Mursala propos de ceux qui rejettent l'explication en fait, qui rejette la, la, la signification de Al-Istiwa parmi les attributs d'Allah wa Ta'ala et qui essaie de, de déformer cette, cette euh, signification-là par d'autres choses. Donc, au lieu de dire qu'Allah wa Ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, Al-Istiwa, ils utilisent un autre terme qui est al istiwa cest C'est-à-dire, ils disent que Allah wa Ta'ala, il a estaula, il, il a pris le pouvoir ou il a conquis le trône. Donc, au lieu de dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône, ils disent qu'il a pris le pouvoir sur le trône, ou qu'il a conquis le trône. Et ça, c'est une déformation, bien entendu, de ce verset-là. Et donc, le shaykh, il dit que cet afsir, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est basé uniquement sur une opinion. Elle n'est pas du tout euh, basée sur une preuve et sur aucune référence, Elle n'a pas de référence cette position-là ou cette interprétation-là, et il dit qu'il n'y euh, a aucun Sahabi qui a défendu ça, aucun Tabi'i, c'est-à-dire aucun des élèves des Sahabas qui a défendu ça, et aucun parmi les imams, parmi les imams des musulmans qui a défendu une telle interprétation. Euh, donc, on ne retrouve pas, le chèque dit « voilà, ahadun min أهل التفسير tafsir » Alladina yakuna akwal al-salaf. C'est-à-dire, tous les, les, les sarahs de tafsir de qui on rapporte les paroles des salafs, aucun d'entre eux n'a mentionné ce tafsir de al-istila. Donc, ça, c'est la preuve de la fausseté de ce genre d'argumentation. En, en euh, en en, en fait, on retrouve ces, cette interprétation-là, cette fausse interprétation-là, on la retrouve chez qui On la retrouve chez les. En de jammie, de mu'tazila, en de asha'ira, en de maturidiya, en de jammie, de kalam, donc les gens de jammie, en de bidha. En on ne les retrouve pas du tout dans les tafsirs des ulama qui suivent la voie des salafsaleh. Donc, ça, c'est la preuve que le chef mentionne. Et c'est pour dire qu'il y a des gens aujourd'hui parmi les modernistes qui écrivent des livres, ou qui écrivent des tafsirs, ou qui écrivent d'autres choses, pour essayer de défendre des idées euh, actuelles, modernes. Et là, c'est ça ce qu'ils font maintenant. Euh, ils essaient de pousser ça en particulier en Occident, au Canada, en Europe, en Amérique, hein, de pousser ces interprétations-là pour essayer de les propager dans la population parmi les musulmans et pour que ces idées-là soient euh, reconnues ou acceptées. Et par la suite, ils les envoient également dans les pays musulmans. Ils utilisent les grands moyens, c'est-à-dire les grands, grands médias, les, les, les émissions de télévision. Euh, la radio, les, les, les journaux, hein, parce que c'est eux qui euh, souvent euh, ont le contrôle sur ça. Et donc, ils utilisent les médiums qui, qui, qui touchent directement la masse et la grande population. Hein? Les médiums, les, les mass media, hein, comme on dit en anglais. <cười> Comment on dit mass media en français Les mass media les médias de masse. <rire> donc c'est ça. Ils utilisent ça. Donc, bien entendu, euh, celui qui a accès à, qui, est -à dire c'est celui qui, qui est capable d'atteindre le plus de monde. Et eh ben, lorsqu'il fait, lorsqu'il euh, transmet une information, il va être capable de faire euh, de se faire entendre par plus de monde et donc il va influencer plus de monde. Même si ce sont des euh, paroles qui sont fausses, les gens vont Ils croient parce qu'ils vont dire, ben, si ça se dit à la télé, ça veut sûrement dire que c'est vrai. Ah, c'est ça, le grand public. Donc, euh, ils ont ils ont un grand public, donc, euh, ils peuvent influencer les gens plus facilement. Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'ils euh, ont euh, accès à plus de monde, qu'ils influencent plus de monde, que ce qu'ils disent est vrai. Et euh, ça, c'est quelque chose que les musulmans doivent Euh, vraiment faire attention justement à ce sujet-là, il ne faut pas qu'il se fasse duper ou tromper du fait que, justement, euh, quelque chose se dit à la télévision que ça veut dire absolument que c'est vrai. Beaucoup de choses qui se disent à la télévision sont totalement fausses. Donc, euh, entre autres, l'idée de démocratie qui est propagée actuellement. Puis là, le chèque, il dit « quultu » على من يفسر الشورى على من يفسر الشورى الإسلامية بالانتخابات البداية فتأمل لأنه تفسير بمجرد الرأي والتفسير بالرأي محرم كما مر آلفا من كلام ابن كثير لذلك لشيخ cette parole est totalement Applicable, les paroles de l'imam d'Ulqaïm au sujet de la, la, la fausse interprétation de ceux qui déforment le, le sens de l'attribut euh, de d'Al-Estiwa, elle, elle s'applique également euh, à la parole des euh, groupes d'islamistes qui essaient d'interpréter la Shura par la démocratie. Ça s'applique, euh, ça s'applique exactement à cet exemple-là parce que C'est un tafsir qui est basé sur euh, des opinions seulement. C'est pas un tafsir qui est basé sur euh, une référence du Coran ou de la Sunna ou des paroles des ulama, mais c'est uniquement un tafsir ou une interprétation basée sur des opinions. Et ça, comme on l'a dit, c'est haram, c'est haram de le faire. C'est comme, c'est comme on a expliqué plusieurs fois, des gens qui prennent des, des idées actuelles et qui essaient d'interpréter les euh les, le Coran. De façon à, à faire accepter ces idées-là aux musulmans en disant qu'elles sont des idées islamiques, alors qu'elles n'ont aucun rapport avec l'islam, ni avec le Coran, ni avec la Sunna ni avec l'histoire des musulmans. Après le chef, après cela, dit, من أنه لا وجه للمشابهة بين الانتخابات البدعية وبين الشورى الإسلامية مطلقا وأن ذلك ما هو إلا وسواس شيطانية القاه إبليس على القائلين بذلك فصدقوه, و... فصدقوه وأخذوا يدعون الشعب إليها فالله المستعان توقيت الشيخ الزئكوت مأنا الشيخ لكتاع Euh, les, les, les tassites des savants de l'islam parmi les ulama des salaf, comment ils ont interprété ces deux versets-là pour que tu sois convaincu euh, de la façon d'interpréter euh, ce verset-là de la façon correcte et pour voir qu'il n'y a aucune ressemblance, hein, entre euh, il n'y a aucun moyen de de faire ressembler ou de trouver des ressemblances entre les élections qui sont une bêta et Les, le système de la Shura islamique, hein, il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Et que ceux qui disent une chose pareille, ils ne font que se baser sur les soupers et les suggestions du Shaitan que Iblis lance dans le cœur de ceux qui appellent à ces choses-là. Et donc, ils, ils, ils croient en ce que le Shaitan leur, leur suggère et ils commencent à appeler le peuple et la population à. في suggestions في زيديلا فالله المستعان. دعوة الشيخ الزيف الآية الأولى وأمرهم شورى بينهم قال ابن كثير رحمه الله أي لا يبرمون أمرا حتى يشاوروا فيه ليتسعدوا بأرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها. دعوة ابن كثير Il explique le premier verset, qui est le verset 37, euh, 38 pardon dans Surah la shura, et il dit à propos de ce verset-là, wa amruhum shura c'est-à-dire leurs affaires euh, lorsqu'ils jugent dans leurs affaires ou euh, eh bien ils font, euh, ils décident de leur, dans leurs affaires par la consultation. Donc, Ibn kathir il explique, il dit, euh, ils décident, ils ne décident pas d'une affaire. Les musulmans ne décident pas d'une affaire sans être consultés auparavant, pour qu'ils puissent s'aider les uns les autres de, avec leurs opinions, hein, en échangeant leurs opinions dans des domaines comme la guerre et des choses qui font partie de cette catégorie-là, des choses qui rapportent à ce genre de choses-là, comme par exemple la guerre. Euh, donc on voit ici les paroles de l'imam Ibn Qasir à ce sujet. قلت. قلت تامل قوله ليتسعدوا بارائهم في مثل الحرب وما جرى مجراها فان ذلك يدل على ان ارائهم او ان, آرائهم شديدة. أن آرائ... فان ذلك يدل على ان ارائهم شديده ومتفقه ولا يتم ذلك إلا لصفوة الأمة. أما كافة الشعب فلا ينطبق هذا، فلا ينطبق هذا الوصف عليهم. لاختلاف آرائهم الناتج عن اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وأفكارهم. فهل رأي الاشتراك كرأي البعثي وكرأي الناصر وكرأي الاصلاح وهل مجرى؟ dus le raïu kul van deze hadi el ahzab, het raïu De chizb l'achar, al mounafisu lahu ala sultah. Donc, le chef dit, regarde, et mette bien comme il faut sur les paroles de l'imam ibn il dit, pour qu'ils avec leurs idées et opinions, dans des choses comme la guerre, et des choses de ce genre. Donc, il que sont des opinions correctes, qui sont en accord les uns avec les autres. Parce qu'ils s'entraident avec leurs opinions. Donc ça veut dire qu'ils vont avec des opinions qui sont correctes et qui cèdent les uns les autres. Euh, et ça, c'est pas possible d'avoir des gens qui ont une opinion, qui, des opinions qui cèdent et qui se complètent les unes les autres, excepté pour une petite catégorie de la humma, hein, et non pas pour tout tout le, le peuple en entier, parce que bien entendu cette description-là ne peut, ne peut pas s'appliquer à ces gens-là, à, à toute la population, c'est impossible, c'est impossible de, que toutes les opinions de la population soient en accord, et en commençant justement par les exemples des euh, gens qui ont des opinions différentes parmi les gens qui suivent les différentes voix, les différentes les différents partis, les différentes euh, philosophies politiques, comme par exemple euh, l'opinion, est-ce que l'opinion du, du socialiste est comparable à l'opinion du Baati du ou à l'opinion du Nancy, ou à l'opinion du sclérophile, hein, ou bien l'opinion des, des conservateurs ici au Québec, est-ce que c'est la même chose que les libéraux, les libéraux, ou bien le, le black, ou bien les autres partis? québécois ou autres. Donc, on, bien entendu, la population, ils ont tous des opinions différentes. Et si on demandait à tout le monde leur opinion avant de prendre une décision, bien entendu, on ne pourrait jamais arriver à une décision. Et donc, les chers, dit disent, euh, tous ces, tous ces, ces gens-là sont différents, donc ils ne peuvent pas avoir des opinions dans, qui remplissent ou qui rentrent dans la description qui est mentionnée par les paroles de l'imam Boukhazir. Donc euh, ça, ça nous fait comprendre que on peut, on peut euh, expliquer le, le un des fois d'une façon, et c'est ça que beaucoup de gens font aujourd'hui parmi les gens qui suivent les, les groupes de Bid'a, les Hizmiyines et les modernistes, ils prennent un verset, ils l'interprètent selon leur compréhension d'aujourd'hui, mais ils ne prennent pas du tout en considération les interprétations des salafs et les interprétations des ulama de tafsir dans le passé. Donc, lorsque tu regardes leur tafsir à eux, tu vois qu'ils interprètent le verset selon leurs opinions, quand tu regardes les paroles des salaf, tu vois que ils sont, leur, leur interprétation est en contradiction totale avec l'interprétation des savants des salaf. et donc ça te montre qu'ils euh, ne suivent pas la même voie que les ulama des salafs. Et pour eux, Et pour eux, beaucoup d'entre eux, ces gens-là justement, ils, ils croient que on peut comprendre aujourd'hui le Coran salam wa ils croient qu'on peut comprendre aujourd'hui le Coran d'une façon meilleure que la façon des Sahaba, et que quelqu'un aujourd'hui peut mieux, mieux comprendre l'islam et le Coran que les Sahaba. Et donc c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont dévié justement à ce sujet-là. Voor de meeste wa is la een al idee om tadaha zeggen dat de mensen die het meest van de democratie houden, de meeste mensen zijn. Maar als je zegt dat de mensen die het meest van de democratie houden, de meeste mensen zijn, dan is het een goed idee om te zeggen dat de mensen die het meest van de Et s'ils disent non, c'est pas possible d'avoir une description telle que celle qui est mentionnée par Kadir, que tous les gens de la population vont avoir une, une opinion qui converge ensemble, et ben dans ce cas-là, on a prouvé notre but, c'est-à-dire on a clarifié que les les, les élections et la, la démocratie est complètement, et fondamentalement contradictoire avec la Shura, et il n'y a pas de doute là-dessus, et vous pouvez pas vous en échapper. Et donc... Euh, ça c'est un point important. Et aussi c'est que parmi les, les, les, les choses qu'on remarque dans l'explication d'Ibn de, de Kathir à ce sujet-là, c'est qu'on voit que euh, le chef Ibn Kathir, il mentionne justement que la Shura c'est dans des questions comme par rapport à la guerre. Hein Et donc c'est pas des choses qui sont reliées avec la religion directement dans le sens que il euh, y a des textes clairs qui sont mentionnés à ce sujet-là. En fait, les ulama, ils ont expliqué que la Shura, c'est uniquement dans des choses sur lesquelles il n'y a euh, pas de textes qui ont été révélés, qui sont spécifiques. Si c'est des choses sur lesquelles il y a des textes qui sont mentionnés, qui sont spécifiques, on n'a pas le droit de faire de Shura à ce sujet-là. Dans ce cas-là, on est obligé d'appliquer le texte et de se limiter à la révélation. Donc ça c'est une autre euh, divergence maintenant, en ce qui concerne la guerre, et là il y a beaucoup de, de, de marge pour l'explication, pour l'interprétation et pour euh, la consultation, parce que là c'est des questions de tactique, de stratégie militaire, euh, de, de, de, de, de façon de, de connaître par exemple les ruses ou les, les façons d'attaquer de, de, de, des ennemis, et donc tout ça, ça a rapport avec des stratégies que Certaines personnes peuvent être plus spécialisées dans ces choses-là que d'autres. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des compagnons qui étaient plus spécialisés et qui connaissaient beaucoup mieux les tactiques et les stratégies militaires que d'autres. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait leur, leur euh, opinion et il ne demandait pas l'opinion de tous les musulmans à chaque fois, non. Hein donc ça, c'est très important de comprendre. Et euh, après, il mentionne une autre explication, mais nous, on va s'arrêter ici, parce qu'il y a d'autres citations mentionnées, euh, le chef, il, il mentionne les paroles de d'autres savants de tafsir, mais nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis la semaine prochaine, on continuera, Inch'Allah à mentionner euh, les autres exemples d'interprétation de ce verset, euh, de, de ce verset-là et de l'autre aussi, pour montrer qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de comparaison. entre والاشوره الى ديموقراطيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك